ztele hinoz, video egile batzen, ezagütza. Zanonike, entzündusie aipazzen banimbas, humaitek bebya filmazzen ziela joku video tan aitzes, eta hoik ziela youtuber edo plattforma hortan uh, hoortaz bizi zienen uh... Gaisa prinzipala. Aldihuntan jokietan aiden bat duguaipatuko, ganes bi isenikoa bena hunek, konzeptu bat badu. Ai baita, video jokietan politikai embootzak edo katea ara egitez. Bexail, esagunena da Jean-Marie Leupen Gaming isen adu, isen dion di onbezala, Leupen embootzak hartzen du eta jokietan aida hunen generika beha desagun. Bonjour à tous, mes petits farfadés nationaux, et bienvenue dans Jean-Marie Open Gaming. Vous aurez remarqué, n'est-ce pas, que dans ma vie familiale, je me suis fait bolosser tel un ghanéen qui arrive à l'heure de fermeture du KFC, n'est-ce pas <rire> Je pense que la story est une trouche story de ouf, n'est-ce pas <rire> C'est pourquoi <rire> je n'ai pas eu le temps de vous concocter cet épisode plus tôt. Voilà, c'est compris, c'est où il y a eu l'ancien Le Pen est Morano Gaming Soral Gaming, Mélenchon Gaming Et c'est un épisode C'est un épisode qui a été Canto et parodie à Hanitch C'est un épisode qui a été Nadine Morano Berrize Christine Boutin, Giscard Giscard d'Ester El Comri et c'est un épisode à ici, c'est un épisode C'est un épisode qui a été bouchon de redins, dégagé Le chemin, voici, venir le Le plus gros malentrain, il nous vient direct du parti des républicains Un olibrieux, un vrai malotru, vous l'avez peut-être reconnu Balkany, oui c'est bien lui, le roi le Valois Il a des comptes en Suisse et au Panama Ses cigares coûtent un RSA Et quand il va faire caca Les billets de 500, c'est avec ça qu'il s'essuie. Balkany, moins honnête que lui, je ne m'en connais pas. Il détourne des lingots, attire rico Il y a trois villas au Maroc et deux châteaux en Guadeloupe. Et il a déclaré que Tchis, c'est Balkany. Il y a des millions dans son escarcelle, mais ça ce n'est Il est même poursuivi pour recel Mise en examen pour corruption et 50 chefs d'inculpation Balkany pour lui le fils ça n'existe pas Y a des gens qui votent pour lui mais je comprends pas Quand tu recherches dans Dico, la définition du mot Il y a sa photo à lui à Balkany Lausima. Eta likale, haide ezagun baten gainen egiten du, horrentzun duzien, ahibari moizio soikentzun, ediaiten halduzien aiza interneten, e, hui itazne iziet, ganes bi ezartez, balkani kantoia ezartez. Muranoz den kantoia nanibidez, gitano kantoia genzid jiraken kantoia argra du, eta holkatzen da iziet e bai hunen behatzia. Otak tak behin ta huita bideo ma sortie vidéo dela kagik berune mila har beitutu be tutu ba du like farka parodiax gouche tu ko ba du titse balima du titsi a halkatsan de 7 kate a du gou ha Je ne me sens pas si bien depuis jeudi C'est certainement rien J'ai un peu la fièvre et puis le tournis Ça doit être le vin Je suis fébrile comme si j'avais plus de muscles Je deviens un mollusque Ou est-ce à cause des Congolais Qui ont emménagé D'où j'ai chopé ça Mes mains les aient lavées J'ai mal au cul, pourquoi Je devrais me soigner, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. sûr, sûr. J'ai du sang dans le fond de mon slip, je suis en train de chier mes tripes. C'est la première fois que ça m'arrive, forcément je flippe. Je vérifie sur Doctissimo pour voir ce que c'est un cancer. Non, certainement pas, je suis vacciné pour ça Pourtant j'habite à Paris On dirait que je suis à Kinshasa Qui m'a refilé ça J'aurais pas dû manger chinois C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr Accident vasculaire, c'est quoi ce ramdams Je chiale des larmes de sang comme devant un spectacle de kebab d'ams Je passe ma vie sur les chiottes comme un maçon portugais Ma vie en ce moment c'est vraiment de la crotte mais elle est bientôt terminée Préparateur de kebab, c'est de ta faute à toi Ta sauce algérienne, je suis sûr qu'elle expirait vers 2003 Tchape Sacré médecine on croit être protégé et en fait pas du tout j'aurais dû m'enfermer dans des caves comme Marc du Trou C'est sûr je vais crever Et je parle pas de pneus L'album de la fuite j'aurais pas dû l'écouter Maintenant je vais crever Pourtant j'habite à Paris zu nongo. Esbi hordin nahibar uzi jabo eza dutu, zihauek